يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجيانا كثيرا من النساء واتقوا الله الذي اللي... اللي... اللي... اللي... تسائلون به الارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم وَيَخْلْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فُوْضٍ عَظِيمًا أَمَّا بَعْضٍ فَمِنْ هَدَا الْيُومِ نحن اليوم الثالث وعشرون يوم الأحد من جماد الآخرة الثالث وعشرون من جماد الآخرة كذا لخمس وعشرون لخمس وعشرون اي محاوله هذا حاول هذا بيساوي السابع 6 فبراير 78 فبراير 78 نو من العام 1442 1442 كي يكيفوا 2021 سوف نبدا في قراءه في هذا الكتاب المسمى بالجديد الجديد, الجديد في الشرح كتاب التوحيد الجديد اجل لوهو دوري سيكاسيون دو كتاب توحيد ومؤلفه معروف مشهور وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب parmi ceux qui ont revivifié la religion à cette époque نعم auparavant مبارك ரீடர்ன்னோ et les gens du kufr car ce livre le kitab at tawhid est s'il est مؤلفات هذا المؤلف les autres ouvrages de cet auteur sont des livres qui principalement appellent au tawhid d'une façon simple et sommaire et claire et précise et tout cela مستند الى الادله min al-qur'an wa sunnah wa aqwal salaf al-ummah et tous les livres Sont, basés, sont bien, bien évidemment basées sur les preuves du livre et de la sunnah. Vous voyez, les preuves du livre de la sunnah des Akwal des Salafs. Il n'a rien à apporter de nouveau. Et comme sa da'awa a été une cause d'un néatissement de beaucoup de bid'a' de shirkiyat à son époque, elle a été prise en inversion par les gens du shirk et de la bid'a'a. Les soufis et les kufa et autre min ubad al-qubur ou autre de cela et de là les gens lui ont attribué une secte qui aurait été ne lui est pas affilié ils appellent cela le wahhabiya comme dit le wahhabite afa ça les wahhabite faisant croire que cet imam comme beaucoup de fondateurs des sectes de la bid'a est le fondateur de cette secte là chose qui n'est pas du tout le cas à Baden. Qalla wahacha. Lui, il n'a fait que rappeler ce qui était oublié à son époque des anciens. Il n'a rien apporté de nouveau. Contrairement au jour de la bid'a qui eux ont des groupes avec un fondateur avec des idéologies sans précédent partiellement ou totalement, مثلا Jamaat Tabligh de soit arrivé que depuis euh sa mise en place par le dénommé Mohamed Ilyas qui était un soufi Kubouri avant lui il n'y avait pas ce qu'on appelle Khourouj comme eux le font 33 jours ou 40 jours je sais quoi cette façon ça elle est nouvelle elle n'a pas d'origine dans la religion vous voyez au catholique les Khourouj Nih Mouslimoun dont le fondateur principal est euh, Hassan Al-Banna qui vient avec des Kaurida Jadida Les gazaliques, c'est une secte qui, elle, a pour but d'obtenir le pouvoir de façon politique quitte à vendre la religion et de vouloir allier tout le monde quitte à ce que les gens soient sur le fond. Eux, leur but, c'est la quantité et non pas la qualité. Ce qui amène à ce qu'ils vont accepter le shiri, le soufi, le khawarij. Là, c'est le khawarij. Là, c'est le khawarij. Donc voilà, comme tu verras, beaucoup de sectes qui ont qui sont apparus et tous ont ont une personne qui a fondé cette secte là. Après ils se sont développés au faire mesure, ils sont subdivisés en différents groupes. Qu'on qu'il en salle ou wahhabie, il n'y a pas une secte une secte fictive qui n'existe que dans la tête de ces contradicteurs. Afin de faire croire que justement ce haq a été inventé. Et comme on l'a dit l'auteur n'a apporté de nouveau L'auteur lui-même, Safa ad-Din al-Kutub, cheikh al-Islam al-Tamimi, du Qayyim, que rahmohu Allah. D'accord Qui eux-mêmes ont pris des salafs. les salaf. Les salaf sont guidés du Nabi sallahu alayhi wa sallam. Donc lui n'a n'importe de nouveau. Et pour preuve, les gens pour faire face à cette da'wa, ils utilisent des arnaques de sabriquer, c'est la peur aux gens, ils ne viennent pas pour débattre d'preuves directement. Ils ne peuvent pas le faire. Ils disent les wahhabites, ils disent les wahhabites ils font, les wahhabites ceci cela, et a trimis cette dawa à l'Arabie Saoudite, l'auteur venait de Al-Najd, euh, Al-Hijaz, qui actuellement, c'est l'Arabie Saoudite, mais il n'avait pas cet esprit nationaliste qui fasse que la dawa est restreinte à son pays, ça, la dawa c'est propagé dans le monde entier, à l'époque d'ailleurs même, l'émir euh, San'ani, dans son époque, a fait ses éloges, il était où Au Yémen, quand il a eu ce livre, Mais les snologistes de Issa Daou et la même sont la même. Vous entendez pas ça Le Shigli Sama la base de qu'il a profité. Shigli Sama c'était un Kurde de pas un Arabe. Ou à cas ça. Donc ce genre de procédé, c'est juste pour faire de la vérité. Comme ça lorsque les gens ils entendent, ils voient le nom de l'auteur, ils ont peur et ils spallent livre. Ce livre là ou autre. Et quand tu appelles les gens justement au haqq et tu cites sais son nom, les gens Ils ne prend pas le temps d'écouter quand ils voient en premier le lou qui était diabolisé plutôt que la dawa qui a dair. Un peu aujourd'hui comme ce qui fonctionnement là avec les hajawira, les hajourite, la jurite comme ils le disent en français, la hajourie, ça fait les gens. Ou comme les hisbi l'ont fait également avec ce qu'ils appellent les madakhila, bien que aujourd'hui on ne soit pas d'accord du <rire> coup de poix avec Charabia, mais le hausse de ce tasmia de madakhila ou bien des hisbi des ikhwan pour pouvoir faire croire que tous ceux qui oublient son gouverneur c'est de madakhir cette nomination en elle-même le but n'est pas vraiment l'homme cher Rabbi en soi mais la da'wa d'accord on ne défend pas cher Rabbi à ses erreurs mais demain un chizbi il va t'appeler matkhali toi et toi aussi il va t'appeler matkhali il va t'appeler wahhabite il va t'appeler wahhabite et les nouveaux malheureusement parmi les gens de la sunnah qui ont été contaminés par ce fikr pour maintenant même nous appeler, nous, les Hajurites. Et c'est la même chose, en fait. C'est les mêmes lignées. Donner un laqab à un groupe pour faire les gens de lui et de ce qu'il peut contenir comme vérité. Naam. Donc, prendre garde à cela. Et, bien évidemment, il y a des laqab qui ont été attribués à des sectes qui le méritent, comme Ikhwani, Tabliri. Lui-même Tabliri va dire, oui, je suis Tabliri. Il va l'admettre. Pourquoi Ça, il s'affiche, lui, Tabliri. lui חואני va dire il prend musulmin famusement il va l'accepter mais nous on dit on l'accepte pas ni hajorit ni wahabi ni madkhali ni ce que tu veux ah, mais les noms qu'on t'a inventé tout cela quand même est faux tout cela est faux donc l'auteur qui est maintenant le charih le charih c'est ce que le livre اسمه محمد ابن عبد الله عبد محمد ابن ابن عبد عبد عبد الله الله العزيز العزيز السليمان اكار عاوي اكار عاوي ودرس في بل ولد في بل رحمه الله تعالى உ de ce livre, ce tarquet qui a été fait, l'auteur apparemment devait être encore vivant. Est-ce qu'il est encore vivant maintenant, je ne sais pas. Car dans son tarjama, il est écrit sa date de naissance et non pas sa date de Wafah, le dessin. Voyez Moua. Moua, Wulida, Sanat, Alph, Wasalaf, Oumia, Wasalaf, Wachamsin. 1353. Donc il est à peu près 91 ans. Et comme le dit lui-même l'auteur, d'ailleurs il y a un taqlir, un éloge de Shire Al-Faibine par rapport à ce livre, sur lequel on se base pour pouvoir le prendre en considération. Sur quoi l'auteur je ne le connais pas vraiment. Et comme il n'y a rien d'autre, on se base alors sur le, ce qu'a dit Shire Al-Faibine. Quand Allah, « Alhamdoulilah i waardah » وصلي وسلم على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فقد استعرضت الكتاب المسمى بالجديد في شرح كتاب توحيد للشيخ محمد عبد العزيز القرعاوي ف الفيتو شيباس يقول الفيتو والفيتو من هججا قويا في تقريب المعنى الى اذهان الطلبه وصياغته بأسلوب مناسب للعصر وتبين معنى النصوص بشرح مفرداتها ومجمل معانيها وارجو الله ان تقبل منه وان ينفع بما كتبه النوجود كريم كتبه محمد الصالح وصايمين 83 الى لوجيريون ديزون كيل لا الى لو ليبر d'accord et que l'auteur entreprend une méthodologie qui est très forte comme lui-même le dit par la suite euh car en fait, il a pris un peu une tariqa adaptée aux gens de cette époque car ce charce car ce kitab kitab tawhid a différents a beaucoup de shurouhat, beaucoup d'explications. Certaines sont très longues, certaines sont résumées est à sa moyenne. Et, et l'auteur, on va dire le le charih, Cheikh euh, Mohamed Karraoui explique que chaque livre était a été, on va dire étudié en fonction de l'époque de son explicateur, commentateur on va dire, non. Et comme les himam aujourd'hui notre époque ressemble déjà en faible par rapport aux jours précédents et On a beaucoup de machaire beaucoup depuis qu'on de, occupation et que ce livre maintenant il parle de la vie saoudite et qui est principalement obtenu enseigné dans les écoles publiques saoudiennes donc il a on va dire pris un haut sloub plus académique mais très simple adapté à l'époque dans lequel il explique de façon générale le verset ou le hadith le sens voulu de façon sommaire et les mots et après la hikma ont tiré et à la fin il sommes deux مناقشات pour le jour où tu révises, l'on met en tête rouge, ce sont les points principaux liés aux chapitres que tu as appris. Donc c'est très simple. Wa tadika tu tush bi tariqat al-shaykh Salim fi sharh Hilal 'uddat al-ahkam. Très proche, très simple. Et cela car il a vu qu'aujourd'hui, comme on l'expliquait, euh, malheureusement, cela me devenut très faible. D'accord très faible mais comme ayocol maludrok kullu neudah kullu un peu attraper attrapé dans son en sa totalité d'accord on ne on ne le laisse pas totalement casarik on en prend ce qu'on peut donc il a fait une explication adaptée à notre époque ce qui fait que ça sera pas baban baban chapitre par chapitre et ça sera pas Par exemple dans un bebe T'as le différent adillah Par rapport à la tarjama du bebe Et lui en fait il fait un char de chaque dalil Donc ça sera un peu plus long que d'habitude Mais les dourous ces choses là seront plus courts Car d'habitude souvent on fait kitab tawhid On fait un ders euh, Une séance sur un ders Sur un bebe je veux dire Des fois deux ça dépend du bebe Et ainsi de suite Car le livre contient à peu près plus de 60 bebes Et là ça sera plus long En nombre de dourous mais plus court, incha'Allah, dans l'audition du vers, bizina ta'ala. Donc il faudra faire preuve de patience, à ce moment-là, c'est un peu plus long que d'habitude. Bizina ta'ala. Faqana'a-ada'ibara'an-mukaddimat wa min yomil-ghad, incha'Allah, sa'nabda' fiqira'at al-matn ma'a char' al-mu'allif. Bizina'Allah. Nafuma'ada? Taïd. Fa'ilahuna, wa subhanaka wa bihamdik, لا إله إلا أنت استغفرك وتوب إليك